Tous, merci d'être avec nous dans son journal. Nous sommes dimanche le 5 avril 2020. Voici les grands titres de cette édition. Près de 300 personnes en isolement au centre de Mika, en commune Guitelani de la province Muyinga, révèlent que jusqu'à 17h de ce samedi, ils n'avaient pas encore mangé depuis le matin. Sur ce, des sources policières ont précisé que le repas était encore en préparation. Dans un communiqué sorti ce samedi par la conférence des évêques catholiques du Burundi, le président de cette institution rappelle tous les prêtres qu'il est interdit d'inciter les chrétiens à se donner la paix du Christ en serrant la main dans l'intérêt de se prévenir contre le Covid-19. Et ce lundi, le Burundi commémore le, le 26e anniversaire de la mort du président Cyprien Nagamira. Dans cette édition, vous allez entendre ce que le président du parti Sarwania. Demande à la justice. Rikuimana assure la mise en onde. Au micro, vous êtes avec Ornella Bienvenue encore une fois. Captez Issa écoutez la différence. Vous l'avez entendu dans les grands titres. Le Burundi commémore ce lundi, 26 ans après la mort du président Suprié Nagamira. Le parti Sarouane so Frodébou, sa famille politique, demande à la communauté nationale et internationale de tout faire pour clôturer ce dossier et identifier les auteurs de ce meurtre, selon Pierre Claver Naimana, président de ce parti, Marguerite Mar l'insistance auprès de... de la justice pour mener des enquêtes. La vérité Reste non encore connu, suivez-le. Chaque année, effectivement, tous les Burundais se rappellent de ce président qui a été tué à Tigali par un tir missile sur l'avion qui transportait le président Erdi Amira Cyprien et son homologue, Rwandais, Journal Habyarimana, ainsi que quelques ministres qui les accompagnaient. Euh, chaque année, nous nous posons tous la question de savoir où sont les enquêtes. Le Parti Senegalestebou demande toujours aux autorités concernées, c'est-à-dire la justice burundaise, la justice internationale, qu'ils commencent les enquêtes nécessaires, qu'ils mettent en place tous les mécanismes nécessaires pour investiguer sur cet ignoble assassinat, qui est un assassinat politique. Mais jusqu'à présent, ni le Parti Senegalestebou ni Tous les Burundais qui avaient mis en avant le président Djamila Cyprien n'ont encore connu la vérité. Rappelons cela pour insister, pour qu'un jour la lumière soit faite et que tous les Burundais sachent très bien qui c'est qui a assassiné leur président. Et chaque fois que nous demandons cette question, nous n'avons pas de réponse positive, nous n'avons pas d'éclaircissement qui puisse nous montrer la lumière sur cette question. Et vous imaginez bien si le partenaire Froudebou avait eu une réponse positive, une réponse claire. La réponse qui doit être donnée ne doit pas être donnée seulement par le partenaire Froudebou, elle doit être donnée à tous les Burundais, parce que c'est un président de tous les Burundais et non pas seulement président par l'histoire de la L'édition continue consolider la paix et la bonne cohabitation. est l'un des piliers auxquels les jeunes sont interpellés à s'engager pour consolider la cohésion sociale. C'est un appel de l'un des responsables de la fondation Paix dans les travaux de renforcer la paix à travers les Jeux de ce samedi au stade Buisa situé à Niamabouye, en commune de gabira de la province Kirundo, Rémi Wigeru Moussasse, conseiller social au cabinet du de gouverneur demande la population de se préparer aux élections en toute sérénité et éviter surtout des rumeurs. Le point avec Agnès Naumagadze. Ces activités ont été marquées par différents jeux sportifs qui ont opposé les jeunes garçons et filles du lycée Nyamabouye et lycée communal Kigoma. Ces activités étaient centrées sur les enseignements qui appellent aux jeunes de vivre en harmonie avec tout le monde malgré leur diversité afin de consolider la paix à travers les jeux. Ces jeunes se sont engagés à être des artisans de paix dans la communauté en suivant les sept piliers parmi lesquels figure celui de consolider la paix et la paix la bonne cohabitation, a envie de maintenir la cohésion sociale. Cela a été déclaré par Charles N'Hazamiami, représentant de la fondation Amahoro. Il a également interpellé aux jeunes d'exploiter leurs talents afin qu'ils puissent développer le pays à leur tour. Rémi Wigeru Moussase, conseiller socioculturel au cabinet du gouverneur de la province Kirundo, qui a rehaussé de sa présence ses activités, interpelle la population de se préparer aux élections en toute sérénité et éviter les rumeurs en consolidant la paix pour qu'il y ait diminution des conflits post-électoraux. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. C'est toujours en page politique. La coalition Kira Burundi demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de leur montrer les résultats de recours introduits par cette coalition sur ces listes de rejetés au niveau des CEPI. Le porte-parole de cette coalition appelle la CENI à l'impartialité dans le traitement de dossier. Georges Nikida dit que leur coalition est déterminée à participer dans les élections du mois prochain. Suivez-le au micro de Moïse Misago. Lorsque la liste des candidats a été rejeté ou, ou validé, cette décision doit être communiquée d'abord au parti ou à la coalition concernée. Donc, c'est le droit de la coalition de demander pourquoi est-ce que telle liste a été rejetée Quels sont les éléments du dossier qui manquent pour que cette euh, liste soit acceptée Donc, la CENI n'a pas la raison de retenir les informations concernant le dossier rejeté. La coalition donc, se trouve dans le droit de demander pourquoi Et d'avoir des éléments du dossier et être convaincu que finalement la liste a été rejetée légalement et pas arbitrairement. Les listes qui sont systématiquement rejetées sont des conseils communaux, Ce sont ces listes qui sont systématiquement et arbitrairement rejetées et que, après, nous avons introduit donc un recours au sein de la CENI et la CENI a analysé les dossiers effectivement. Après avoir analysé ces dossiers, selon les informations de la CENI, il a donné les résultats au CEPI. Malheureusement, les CEPI n'acceptent pas ces résultats. Donc, la coalition qui est à Burundi ne voit pas que les saints sont voués. Aussi longtemps que la CENI dise, ce sont les CEPI. Et les CEPI, à leur tour disent, c'est la CEPI qui devrait vous éclairer. Nous demandons à la commission à être transparente, tout simplement. Merci. Et donner, nous, les dossiers pour voir si réellement les rejets ont vu des procédures légales. La radio de l'avenir. À 13h04 minutes, euh, poursuivons ce journal euh, avec la page Société. Près de 300 personnes en isolement au centre d'Omika, commune Guitelani de la province Moyinga demandent une aide supplémentaire pour pallier la faim qui les hante. Ils révèlent que jusqu'à 17h de ce samedi, ils n'avaient pas encore mangé depuis le matin. Des sources policières sont, ont précisé que le repas était encore en préparation car ils ont chaque jour droit à la nourriture apportée par l'autorité communale. Reportage de Dieudonné, Zaiman. Ce sont des voies de Brondé en isolement au centre d'enseignement des métiers d'Omika de Kominigiterani. Les voies parviennent à la route passant près de la clôture en arbiste. Le souci majeur, le repas insuffisant. Il signale qu'il mange une fois par jour à 15 h si le repas est prêt le plus tôt. Des enfants plairent sous le regard des parents qui n'ont pas à offrir. Ces brondés sous contrôle pour éviter la propagation du Covid-19 ont été interceptés en provenance de la Tanzanie et du Rwanda. Les natifs d'Oguiterani ont un appui supplémentaire de leurs proches. Les centaines d'isolés ne trouvent pas tous place à l'intérieur des salles. Les gens dorment à même le sol sans couverture du supportée supporté pour les enfants. Ces gens félicitent les professionnels de soins qui font toujours des tours pour évaluer leur état de santé, mais réclament plus de précautions. Ce qui arrive aujourd'hui s'amasse avec ceux qui sont là depuis une semaine. Tous réclament plus d'appui et de suivi. La police de protection civile apporte ses eaux. Des policiers sur place indiquent que la commune offre à chacune de ces personnes sous surveillance un repas. Les militaires surveillent qu'il n'y ait pas de fuite. Domica en commune C'est la vie de Dieu Donné, Nzeimana, pour la radio Isangani. Concernant toujours le Covid-19, la conférence des évêques catholiques du Burundi appelle les chrétiens au strict respect des mesures d'hygiène déjà prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Dans un communiqué sorti par cette conférence ce samedi, le président de cette institution rappelle tous les prêtres qu'il est interdit d'inciter les chrétiens à se donner la paix du Christ en se serrant la main. Mgr Joachim Nandéléier fait savoir Également, que le rituel du lavage des pieds n'aura lieu cette année dans toutes les paroisses catholiques du Burundi. On écoute dans cette traduction française d'Emrichard Nionhourou. « Fidèles chrétiens catholiques, par l'amour que vous avez les uns envers les autres, et pour le souci que les contaminés ne puissent pas contaminer les autres, évitez de vous saluer en vous serrant les mains ou en vous embrassant. Essayez de respecter les mesures de distanciation, que ce soit dans l'église ou dans les salles de réunion. Pendant la célébration eucharistique, que le ministre n'incite pas les fidèles chrétiens à se donner la paix du Christ. Pendant la communion, les apôtres de l'Eucharistie doivent convenablement se laver les mains, à condition que celui qui souffre de la toux ou toute autre maladie similaire soit conscient et se réserve ce jour à cet apostolat. Pendant cette période, les chrétiens doivent accueillir le corps du Christ en tendant la main. Désormais, il est strictement interdit d'accueillir le corps du Christ par la bouche. Pendant le sacrement de pénitence, Les mesures de distanciation doivent être respectées. Au cas de besoin, chaque évêque dans son diocèse peut prendre d'autres mesures complémentaires à celles que nous venons de prendre et communiquer. Ces mesures doivent être respectées jusqu'à un nouvel ordre. D'autres mesures concernant la Semaine Sainte. Le Dimanche des Rameaux. Le rituel de bénédiction des Rameaux se fera à l'intérieur de l'Église et dans toutes les messes, selon l'organisation de chaque paroisse. Il n'y aura pas de procession comme on en avait l'habitude de le faire. La messe chrismale aura lieu comme à l'ordinaire selon le calendrier liturgique de chaque diocèse. Le jeudi saint, le jour de l'instauration du, du sacrement de l'Eucharistie par Jésus-Christ, la messe sera célébrée comme d'habitude dans chaque diocèse, mais il n'y aura pas de rituel de lavage des pieds. Le vendredi saint, le jour de la Passion du Christ, il n'y a pas de changement, mais pendant la prière universelle, on va insérer sur la liste de nos prières ceux qui ont été importés par cette pandémie du coronavirus auto d'ano monde Page euh, agriculture à présent, des cultivateurs de la province Moulamvia demandent au ministère de l'Environnement, euh, de l'Agriculture et de l'Élevage de chercher pour eux des variétés de riz qui s'adapteraient dans chacune de leurs communes respectives. Le responsable euh, du service formation, euh, organisation, bureau provincial euh, informe plutôt que des essais de ces variétés de riz sont déjà en cours dans trois communes sur cinq qui comptent la province. Les détails, c'est avec Gérard Nivigira. Certains agriculteurs de la province de Mourambia laissent entendre que quand ils dialoguent avec les agriculteurs des provinces où se pratiquent la riziculture, ils découvrent que ces derniers les ont déjà dévancés car le riz leur procure beaucoup d'argent et le riz est un aliment apprécié par pas mal de gens. C'est ainsi donc qu'ils demandent au ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de chercher pour eux des variétés de riz qui s'adapteraient bien dans chacune de leurs communes respectives, mais aussi d'aménager leurs marais où ils pratiqueraient la riziculture. À propos de cela, le responsable du service formation vulgarisation au bureau provincial de l'environnement de l'agriculture et de l'élevage à Moranvia Remizehimana indique que l'organisation Prodefi est en train d'aménager des marais et d'essayer certaines variétés de riz qui pousseraient bien dans trois communes sur cinq qui comptent la province de Moranvia. Il précise que son constat et que le travail avance relativement bien malgré la résistance. De certains agriculteurs. Toutefois, il a des craintes liées à la fin des travaux de ProDefi qui approche, avant que le travail d'aménagement des et d'essai des variétés de riz à semer à ne se termine. De son côté, Nizigama Mabor, coordinateur de l'association des riziculteurs de la commune Kiganda, dénommée Bagumako, où on ne recule pas devant un travail dur, fait savoir que l'organisation Accord en partenariat avec ProDefi participe aux essais des variétés de riz qui s'adapterait bien dans cette commune et que deux variétés dont V564 et Karundi sont plus promettantes que les autres. Il ajoute que c'est la prochaine récolte du riz qui déterminera si oui ou non ces variétés sont bonnes. Il termine en soulignant qu'au cas où la récolte de leur champ d'essai de riz serait bonne, les semences de ces deux variétés seront distribuées aux agriculteurs de la commune Kiganda. Depuis Mouranvia, Jean Nibigira pour la radio Isangani. Merci Gérard. Euh, Nibigira et à les quartiers de la ville de Rumongue, qui faisaient face à un manque en eau potable depuis bientôt une vingtaine d'années, ont vu leur robinet débuter de l'eau potable depuis ce samedi soir. Les habitants de ces quartiers interrogés poussent un offre de soulagement et voudraient que cette réalimentation soit pérenne. Au niveau de la régie des eaux centres Rumongé, l'on indique qu'il s'agit des nouveaux réseaux hydrauliques posés et l'on rassure que l'eau de ce nouveau réseau est suffisante pour alimenter tous les quartiers de la ville roumbanguée et de façon permanente. Jean-Pierre Missagou. Dans les quartiers Virimba et Mugomere, où certains habitants disent qu'ils pouvaient facilement passer plus d'une semaine sans la moindre goutte d'eau dans leurs robinets et où être alimentés en eau potable dans les heures avancées, les robinets ont commencé à débiter de l'eau potable à la mi-journée de ce samedi chez certains et le soir chez d'autres. C'est un ouf de soulagement chez les habitants qui se sont exprimés et qui espèrent voir cette distribution d'eau potable continuer interruption et dans tous les coins de la ville de Rumongue, après une vingtaine d'années de souffrance on souffrances, Onesfor, responsable de la régie des centres Rumongue, dit qu'un nouveau réseau hydraulique capté à partir de la commune de Bourambi avec un débit impressionnant est branché au réseau hydraulique de la ville de Rumongue depuis ce vendredi. Selon lui, tous les coins de la ville de Rumongue seront servis et de façon permanente et cela jusqu'à Mutambara en zone au sud de la ville de Rumongue car les premiers essais avec un débit qui n'est pas à son maximum sont prometteurs. La régie des eaux demande à ses clients de Rumongue à s'atteler à régler les factures en eau pour faciliter à cette société de continuer les extensions et à ceux qui ont érigé des constructions sur ce réseau de les enlever comme convenu. On esforoniwa yubahé avertissant qu'une descente sur terre Sera organisé dès ce lundi pour vérifier si les propriétaires de ces constructions se sont exécutés. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également Maric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. On est là, Moutchou, vous êtes au passé, un bon dimanche.